» reprit-il solennellement. « Vous ne voulez pas me tromper jurez moi sur l'honneur que ce que vous me chantez là est fondé en droit. Montre-moi le code, je veux voir le code !»« Mon pauvre ami, » répondit le notaire, « ne sais-je pas mon métier ?»« Cela est donc bien vrai. Je serai dépouillé, trahi, tué, dévoré par ma fille. » Elle hérite de sa mère. À quoi servent donc les enfants Ma femme, je l'aime. Elle est solide, heureusement. C'est une labertelière. Elle n'a pas à moi à vivre. Le tonnelier se frappa le front, marcha, revint, et jetant un regard effrayant à Cruchot. Comment faire lui dit-il. Eugénie pourra renoncer purement et simplement à la succession de sa mère. Vous ne voulez pas la déshériter, n'est-ce pas Mais pour obtenir un partage de ce genre, ne la rudoyez pas. Ce que je vous dis là, mon vieux, est contre mon intérêt. Qu'ai-je à faire, moi Des liquidations, des inventaires, des ventes, des partages Nous verrons, nous verrons. Ne parlons plus de cela, Cruchot. Vous me tribouillez les entrailles. Avez-vous reçu de l'or Non, mais j'ai quelques vieux louis. « Une dizaine, je vous les donnerai. »« Mon bon ami, faites la paix avec Eugénie. Voyez-vous, tous au mur vous jettent la pierre. <rire> »« Les drôle !»« Allons, les rentes sont à 99. Soyez donc contents une fois dans la vie. »« À 99, Cruchot ?»« Oui. »« Hé hé 99, dit le bonhomme en reconduisant le vieux notaire jusqu'à la porte de la rue. » Puis, trop agité par ce qu'il venait d'entendre pour rester au logis, il monta chez sa femme et lui dit Allons, la mère, tu peux passer la journée avec ta fille. Je vais à froid fond. Soyez gentilles, toutes deux, c'est le jour de notre mariage, ma bonne femme. Tiens, voilà dix écus pour ton reposoir de la fête Dieu. Il y a assez longtemps que tu veux en faire, un. Régale-toi. Amusez-vous, soyez joyeuse, portez-vous bien, vive la joie. Il jeta dix écus de six francs sur le lit de sa femme et lui prit la tête pour la baiser au front. « Bonne femme, tu vas mieux, n'est-ce pas ?»« Comment pouvez-vous penser à recevoir dans votre maison le Dieu qui pardonne en tenant votre fille exilée de votre cœur » dit-elle avec émotion. « Ta, ta, ta, ta, ta !» dit le père d'une voix caressante. « Nous verrons cela. »« Bonté du ciel Eugénie !» cria la mère en rougissant de joie. « Viens embrasser ton père, il te pardonne !» Mais le bonhomme avait disparu. Il se sauvait à toutes jambes vers ses closeries en tâchant de mettre en ordre ses idées renversées. Grandet commençait alors sa soixante-seizième année. Depuis deux ans principalement, son avarice s'était accrue comme s'accroissent toutes les passions persistantes de l'homme. Suivant une observation faite sur les avares, sur les ambitieux, Sur tous les gens dont la vie a été consacrée à une idée dominante, son sentiment avait affectionné plus particulièrement un symbole de sa passion. La vue de l'or, la possession de l'or était devenue sa monomanie. Son esprit de despotisme avait grandi en proportion de son avarice, et abandonner la direction de la moindre partie de ses biens à la mort de sa femme lui paraissait une chose contre nature. Déclarer sa fortune à sa fille Inventorier l'universalité de ses biens meubles et immeubles pour les liciter. Oh, ce serait à se couper la gorge, dit-il tout haut au milieu d'un clos et en examinant les cèpes. Enfin, il prit son parti, revint à Saumur à l'heure du dîner, résolu de plier devant un génie, de la cajoler, de la madouer afin de pouvoir mourir royalement en tenant jusqu'au dernier soupir les rênes de ses millions. Au moment où le bonhomme, qui par hasard avait pris son passe-partout, montait l'escalier à pas de loup pour venir chez sa femme, Eugénie avait apporté sur le lit de sa mère le beau nécessaire. Toutes deux, en l'absence de Grandet, se donnaient le plaisir de voir le portrait de Charles en examinant celui de sa mère. « C'est tout à fait son front et sa bouche !» disait Eugénie au moment où le vigneron ouvrit la porte. Au regard que jeta son mari sur l'or, Madame Grandet cria, « Mon Dieu, ayez pitié de nous !» Le bonhomme sauta sur le nécessaire comme un tigre fond sur un enfant endormi. « Qu'est-ce que c'est que cela » dit-il, en emportant le trésor et allant se placer à la fenêtre. « Du bon or, de l'or » s'écria-t-il. « Beaucoup d'or !»« Ça pèse deux livres <rire> !»« Charles t'a donné cela contre tes belles pièces, hein ?» « Pourquoi ne pas me l'avoir dit C'était une bonne affaire, fifille Tu es ma fille, je te reconnais !» Eugénie tremblait de tous ses membres. « N'est-ce pas Ceci est à Charles !» reprit le bonhomme. « Oui, mon père, ce n'est pas à moi. Ce meuble est un dépôt sacré. »« ta il a pris ta fortune, faut rétablir ton petit trésor !»« Mon père !» Le bonhomme voulut prendre son couteau, pour faire sauter une plaque d'or et fut obligé de poser le nécessaire sur une chaise. Eugénie s'élança pour le ressaisir, mais le tonnelier, qui avait tout à la fois l'œil à sa fille et au coffret, la repoussa si violemment en étendant le bras qu'elle alla tomber sur le lit de sa mère.